Combien de musulmans étaient Le nombre de musulmans dans la bataille de Badr était de trois cents et quelques dix hommes.